Aserrea, asperena, ulerte zintasuna, hainbat sentimenduk na dute Silvi Larroque atalant zinegelako zuzendaria. Tout le monde aujourd'hui, et pas que les lieux culturels, ce qui est très dur, hein, et usant moralement, c'est de pas pouvoir se projeter. Ce floukera en fou, quoi. On est tout le temps soumis à des, à des changements de décision, des reports. Eskoletako ikasleak ere sindituzte gehiago egezibitu zinegelara, eta filmen programazioa nola eginen den denre estakite je sais même pas honnêtement aujourd'hui comment ça peut se passer je pense qu'il y a des films qui vont malheureusement passer à la trappe des films qui vont pas sortir salle. Le risque, c'est que ça soit la jungle au moment de la réouverture aussi. Ouais. Ce qui va être compliqué, c'est la situation des, des artistes les plus fragiles, des petites compagnies qui euh, se trouvent dans des grosses difficultés. Donc là, on va réfléchir aux solutions qu'on peut mettre en place pour faire en sorte qu'un maximum de ces compagnies quand même s'en sortir. Et ta orele qu'est-ce que d'anagushi ta berisiki ago indushti sia Il y a des choses qui deviennent assez révoltantes quand on voit que la tournée de Miss France se passe par les centres commerciaux de l'est de la France et avec des gens qui se rassemblent debout dans des galeries marchandes pour applaudir Miss France et que nous on ne peut pas présenter nos spectacles dans des salles qui sont sécurisées. Udaskenean es estatui kurgaribatsu beritz programatuko dira uhengo sashoyan. Auen artean sidi larbicherkawi korega Foran nomad ikusgahia, dena ongi badoa azarroan ikustan alko gino gainean.